Et euh, la semaine passée, on a expliqué. Un, on a réfuté un des arguments que les gens qui parlent de démocratie au nom de l'islam amènent. Euh, ils parlent souvent, par exemple, de, du fait que euh, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal que de rentrer dans la démocratie. Donc, on a expliqué que ça c'est faux, que y a des que c'est au contraire, c'est pas d'ordonner le bien et d'interdire le mal mais c'est d'ordonner le mal et de faire le bien que de rentrer dans la démocratie et puis maintenant il y a un autre, quelques autres chubouhades qu'ils utilisent le chef, il a mentionné quelques-unes <coughs> par exemple, il mentionne le fait que euh, par exemple, lorsque Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu il est mort Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu il a désigné Euh, Omar, d'accord? Et lorsque Omar, radiallahu anhu, est mort, il n'a pas désigné une seule personne. Il a, il a choisi un nombre de sahaba, et puis il a dit aux, aux, aux, aux chefs, aux plus, aux plus, aux plus âgés, aux plus savants parmi les, les musulmans, de choisir entre eux un, un musulman, un des, des, des sahaba, un de ces six-là, pour être le khalifa des musulmans, donc c'est comme s'il a choisi, il a désigné un nombre puis il a dit choisissez dans un de ces six là celui qui est selon vous le plus apte à être le khalifa, donc eux ils utilisent ça comme un, un argument pour dire ah mais ça c'est comme la démocratie, hein bien entendu il y a beaucoup de différences entre ça et la démocratie mais on va, on va voir en, en quelques détails de ça. Après, ne <coughs> fait qu'Abdurrahman ibn Awf, euh, il a demandé conseil à certaines personnes sur lequel choisir entre ces personnes-là, entre Ali et Osman, entre anhu et Ali ibn Abi Talib, avant de choisir, il a demandé conseil, et donc ils disent « Regardez ça, c'est comme la démocratie ». Bien entendu, il y a des différences entre ça. Puis, il cite une référence aussi, où soi disant Que Abdurrahman ibn Auf serait parti demander le conseil des femmes pour demander euh, lequel il devait choisir. Et le shihr il explique que cette narration là elle n'est pas authentique et il montre la preuve que dans les chaînes de narrateurs de ceux qui ont transmis cette histoire il y a des gens qui sont accusés de, men de mensonges et ainsi de suite donc c'est pas des preuves authentiques qu'ils utilisent donc on va lire euh, Ces, ces trois petits points-là que le chef mentionne, avant de rentrer dans le point un point un peu plus important ou plus euh, sérieux, c'est la question de l'ijtihad, ok, que, que le chef a mentionné, qui est euh, un point très très important parmi les shuburat que les gens de cette catégorie-là utilisent pour essayer de justifier ce qu'ils font. Euh, donc le chef nous dit wa Mastadal صنيع عمر رضي الله عنهما أوصى بالخلافة شورى بين ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عثمان وعلي وصلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضوان الله عليهم أجمعين ثم قال عمر ويشهد عبد الله بن عمر معهم وليس له من الأمر شيء ثم بعد المشاورة اختيره علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان ووجه الدلالة أن صنيع عمر هذا مثل ما يحصل في الانتخابات لا فرق والجواب من وجهين الوجه الأول أن هذا فيه أن هذا الذي فعله أمير المؤمنين يسمى الشورى أي جعل الأمر شورى وليس انتخابات ديمقراطية وقد مضى ذكر الفرق بين الاثنين والوجه الثاني ان الذين اوكل اليهم عمر امر الخلافة من افاضل الصحابة وادقهم بل هم من المبشرين بالجنة فهم لا يختارون للامه الا الاهدى والاصلح وفرق كبير بين هؤلاء الذين هم من اهل الحل والعقد وبين استفتاء العامة الذين من بينهم الخمارين والفسقة والمبتدع وغيرهم من أهل الباطل ومن اراد الوقوف على القصة بطولها فهي في صحيح البخاري. Donc الشيخ chef il répond argument là. Il dit que les gens ont pris comme argument Omar Ibn Omar Ibn Khattab رضي الله عنه qui avait désigné, euh, la question de, du, du à, à, à, la c'est-à-dire, euh, à la consultation entre six personnes, hein, parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voici leurs noms. Euh, ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha, Zubair, zubayr Abdurrahman ibn Awf, et Saad ibn Abi Waqqas. Euh, donc, ces six-là, c'était les six que Omar ibn al-Khattab avait euh, désignés. Et il a dit choisissez le Khalifa entre ces six-là. Et ils disent regardez, ça c'est comme la démocratie. Il y a des candidats, puis il y a un choix. Hein ils essaient de comparer ça. Et euh, le chef il répond il dit que. Ah oui, il dit. Oui. Et aussi, Omar ibn al-Khattab avait établi comme témoin. Son fils, Abdullah ibn Omar. Son fils, Abdullah ibn Omar, comme témoin. Mais il a dit, lui, il n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire, lui, le, son fils, Abdullah ibn Omar, il est seulement un témoin. Il n'a pas c'est-à-dire, vous ne pouvez pas le choisir parmi les six, Il est juste là comme témoin. Il n'a rien à voir avec la question du khilafa. Euh, ok. Donc ça, c'est un point important. <rire> Et il y a une histoire à ce sujet-là qui est rapportée en fait au sujet de son fils Abdullah ibn Omar. Parce qu'une fois Abdullah ibn Omar, il devait divorcer sa femme. Son père lui avait demandé de divorcer une de ses femmes. Et euh, il a oublié à son père. Et il a divorcé la femme. Mais, euh, et ami, tout ce qui est arrivé, c'est qu'il n'a pas divorcé comme il faut. Il a divorcé d'une façon qui est contraire à la Sunna, il a divorcé durant ses règles, alors il est allé voir le prophète Salah wa sallam, puis il lui a dit j'ai divorcé la femme mais durant ses, sa période de menstruation, alors le prophète Salah sallam lui a dit non c'est pas correct, reprends-la, reprend puis attends qu'elle se purifie, puis après tu la divorces sans que tu aies des rapports sexuels avec elle, et puis ensuite tu attends, tu prononces le divorce puis tu attends les périodes, les trois périodes euh, de menstruation, puis après ça elle est divorcée. Donc euh quand c'était arrivé, Omar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu il a dit euh, par la suite plus tard comment comment il pourrait être calife à mon fils, il ne sait, il ne savait même pas comment divorcer sa femme. Hein On a dit comment il pourrait s'occuper de la Oumma Alors, il ne sait même pas comment divorcer sa femme comme, comme, il faut. Donc, c'est juste un exemple qu'Omar et son papa avaient montré pour dire que, il ne voulait pas que son fils soit Khalifa et euh, <coughs> ensuite, après qu'ils ont fait la, le, après que les Sahaba, ces six là ont fait la consultation entre eux pour choisir le, le meilleur, ils sont arrivés à un choix entre deux personnes. Ali ibn Abi Asma euh, ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Donc ils avaient maintenant ils étaient entre ces deux-là. Ils devaient choisir entre ces deux-là. Ok? Et, et, et donc euh, <coughs> eux ils comparent ça avec les démo la démocratie. Ils disent que c'est la même chose que le vote. Ouais. Abdallah. Donc ça c'est grave comme comparaison. Et le chef il dit la réponse à ça c'est de deux points de vue. Le premier point pour répondre à ça c'est que ce que Omar a fait, ça s'appelle Shura, ça ne s'appelle pas démocratie ou élection démocratique ça n'a rien à voir, on a déjà expliqué la différence entre les deux, entre la Shura et les élections. Le deuxième point de vue, c'est qu'Omar n'a pas donné la, le choix pour, ou la, la, la, la parole ou la position ou la, les voix à ces individus-là parmi n'importe qui, parmi les musulmans, il n'a pas choisi n'importe qui, il a choisi les meilleurs parmi les musulmans il a choisi les plus pieux parmi les Sahaba et non seulement ce sont les plus pieux, mais ils sont tous, ils ont tous reçu l'annonce du paradis de la part du prophète. C'est-à-dire que ces six-là sont partis des dix qui sont euh, promis au paradis par le prophète. Donc il a choisi parmi les meilleurs des musulmans à l'époque, il n'a pas pris n'importe qui, et euh, il n'a choisi que les mieux guidés, et les plus pieux et les, les meilleurs dans leur, dans leur religion et dans leur compréhension et dans leur connaissance. Et, et il, y a une, il y a donc une différence entre ça et entre ce que font les gens qui demandent les, le vote des gens qui boivent de l'alcool, des gens qui font des péchés, des gens qui, euh, <coughs> qui font des pédales ou d'autres gens parmi la, les gens de la société qui sont sur des choses qui sont fausses. Donc on ne peut pas comparer le, le fait qu'Omar ibn al-Khattab a demandé à ces six-là de, de donner leur euh, consultation entre eux pour choisir un d'entre eux pour diriger la Oumma et ce que les gens font au nom de la démocratie aujourd'hui, de demander à n'importe qui leur, leur point de vue et leur voix. Et celui qui veut l'histoire au complet de qu ce qui s'est passé par rapport à euh, la succession d'Omar ibn al-Khattab, ils peuvent retourner à euh, Sahih al-Bukhari dans les mérites des Sahaba. En de zijn we de bewerkingen over Othmane ibn Affan tot de suite? Oké? Ik heb een keer gezegd... en ze zeggen ibn Arouf... hadden mensen vragen over Othmane en Ali... en dit is een bewerking... voor wat er gebeurd in de schoonheid van de schoonheid. De Nas, is dat Othmane J Point mooi liep de Macedoomens en jeheer jeh 살아 en ennachabe, en wat ze 같te hebben keepslicht... ...en die Bellen, alle險 gehaven, en Thanse Doorden, en Thanse Ali en Getre�ör... ...en legt dat er ook net.. ...di titel hier a ergens problemen de ...en lequel des deux méritait plus ou avait plus de qualité pour être le khalifa et ça c'est comme dans la démocratie, c'est comme dans le système euh, électoral, et le chef, il, il répond, il dit Abdurrahman ibn Awf il n'a pas demandé à n'importe qui ou à tout le monde, il a uniquement demandé aux gens qui ont de la connaissance et qui ont une opinion qui est droite parmi les gens de Médine, contrairement à la démocratie qui se base sur l'opinion de toute la population que ce soit des croyants ou des non croyants et que ce soit des gens pieux ou des gens pervers ils ne font pas de distinction et donc il n'y a pas de comparaison entre les deux après il cite les paroles de l'imam As-Suyuti il dit قال السيوطي بيع ابن خلافه يعني عثمان بيع بالخلافه بعد زمن بعد زمن عمر بثلاث ليال الناس كانوا يجتمعون في تلك على عبد الرحمن بن عوف يشاورنه ويناجنه فلا يخل به رجل ذوي رأي يعدل بعثمان أحداً قلت تأمل قوله فلا يخل به رجل ذوي رأي يتضح سحة ما ذكرته تأمل قوله فلا يخل منه فلا يخل به رجل ذو رأي يتدبح سحة ما ذكرته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 Donc, Omar ibn Khattab est mort, et puis trois nuits après, ils ont donné la, le salam d'allégeance à Osman ibn Hassan, euh, et pendant ces trois nuits-là, les gens venaient voir Abdurrahman ibn Auf pour lui donner des conseils, et tout le monde qui venait vers lui, hein, et c'était les gens, il, il dit, euh, c'était les, les, les gens, qui avait une position, puis une opinion, c'est-à-dire les gens de raison, les gens de connaissance, et ainsi de suite, ils venaient, puis ils disaient tous qu'il n'y a personne qui était comparable à Osman de Hassan. Donc, c'est pour dire que ils étaient tous d'accord sur Osman de Hassan. Et donc, euh, ils ont fait la paix à Osman. Donc, euh, le chef, il dit, regardez, La parole d'un assouyautiste, quand il dit, 法拉尼亚寿比尼亚寿來尼亚寿來尼亚, c'est-à-dire, les gens qui venaient, c est, c est, euh, qui venaient s'entretenir avec Abdurrahman ibn Auf pour lui donner les conseils, c'était uniquement des gens qui possédaient une raison, puis une compréhension, puis une connaissance. C'était pas n'importe qui dans la population ou parmi les musulmans, hein? Et, et donc, ça prouve le point qu'on essaie de montrer que c'est pas, euh, Comparable au système démocratique. C'était une consultation qui était basée sur les principes de l'islam, une choura islamique, et non pas une, démo, une élection ou euh, des votes par, la, par la, toute la population en entier. C'est pas tout le monde qui a choisi. Ensuite, il, base, il se base sur une histoire hein, qui, qui dit que euh, Abdurrahman ibn of a consulté les femmes. Et cette histoire-là, c'est quoi Ça dit que Il, il, a, il, il a réuni l'opinion des gens puis qu'après il est allé vers les femmes qui étaient dans leur chambre et euh, il leur parlait, il, il, il leur a demandé leur, euh, leur opinion derrière le rideau. Et euh, le Cheikh il dit que cette histoire-là n'est pas mentionnée dans Al-Bukhari, c'est à dire cette partie de l'histoire n'est pas mentionnée dans Al-Bukhari, elle est rapportée dans d'Ibn Kathir, mais elle n'est rapportée avec aucune chaîne de transmission, c'est-à-dire aucune chaîne de narration, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir si c'est authentique ou faible, et il est rapporté ailleurs, euh, l'imam al-Tabari, l'a rapporté dans son livre Al-Rusul al muluk dans ce livre-là, c'est rapporté avec une esnade, mais il n'a pas mentionné les femmes, il n'a pas mentionné l'histoire des femmes. Et non seulement ça, elle n'est pas authentique cette narration-là. Même celle-là, elle n'est pas authentique. Donc ça prouve que euh, c'est euh, pas une preuve. Ils ne peuvent pas se baser sur cette histoire-là pour supporter ce qu'ils prétendent. Parce que dans le hadith, il y a euh, des gens qui ne sont pas authentiques. Parmi eux, il y a Shah Ribnou Chouchit, qui ne sont, qui sont pas euh, des gens fiables pour apporter le hadith. Et il y a également Abu euh, Mukhnath l'autre Ibn Yahya, ils ont dit des paroles très dures à son sujet. Et puis euh, également, dans l'autre Isnad il y a Abdelaziz ibn Abi Thabit, Amran ibn, eh, ibn Abdelaziz al-A'raj, et il est matrouk. En tout cas, il y a beaucoup de paroles qui sont mentionnées à ce sujet-là. C'est juste pour vous dire que cette histoire-là, elle n'est pas authentique celle qui mentionne qu'il a demandé l'opinion des femmes par la suite. c'est pas une histoire qui sort. Ensuite, ils ont une autre Shubha, le point numéro 6, parmi les choubaha qu'ils rapportent. C'est-à-dire que, parmi leurs Shubrats, ils font une comparaison entre euh, la Beira qui est dans la Sharia, c'est-à-dire quand tu donnes ta, ton serment d'allégeance aux, aux dirigeants, qu'est-ce qu qu'ils faisaient à l'époque du prophète Le prophète se mettait sa main et les sahaba mettaient leurs mains par-dessus la main du prophète et puis ils, ils, ils, ils juraient ou ils donnaient leur allégeance au prophète, qu'ils allaient l'obéir et qu'ils allaient croire Et ainsi de suite. Quand ils embrassaient l'Islam, mais après, ça restait pour… il y, y a eu d'autres situations ou d'autres cas où les Sahaba donnaient des Bay'a aussi, comme Bay'atul Aqaba par exemple, lorsqu'il y avait eu Bay'atul Aqaba, et aussi <coughs> lors de d'autres occasions. Et des fois, le Prophète salam, faisait la Bay'a à des Sahabas pour des choses en particulier, hein, pour leur demander de faire certaines choses en particulier. Comme, le, comme certains sahabas, le prophète Sallallahu avait pris une, un serment d'allégeance avec eux qu'ils n'allaient pas demander rien à personne. Ça, c'est un exemple. Okay? Donc, ils pouvaient parfois avoir des baïas spécifiques à certaines personnes, euh, pour certaines choses en particulier. Après la mort du prophète Sallallahu la baïa, c'est uniquement pour le dirigeant musulman, celui qui est le président ou le chef de l'État. Sinon, il y a des gens de parmi les groupes qui ont dévié de la Sunna, qui acceptent la bai'ah des gens qui ne sont pas les, ou qui donnent la à des gens qui ne sont pas des dirigeants. Comme par exemple, euh, ceux qui donnent la bai'ah au chef d'une tariqa, hein? et même, et même, euh, dans les soufis, ça c'est chez les soufis, ils donnent même la bai'ah à, à leur chef, comme s'il était un dirigeant, hein? et, comme les tablis aussi, ils ont une beya pour leur imam, et comme les ikhwan aussi, ils ont une baya pour leur chef aussi, et aussi euh, d'autres jama'at, ils ont des beya. Des fois, c'est une beya qui est ouverte, qui, qui est faite euh, il y a un, en plein jour comme tout le monde le, le voit, et des fois c'est une beya pour des groupes secrets, c'est-à-dire des, des allégeances en secret un peu comme les groupes des francs-maçons ou des choses comme ça qui font des, des euh, groupes secrets, ils ne sont, des, des, euh, sont pas déclarés ouvertement qu'ils sont des groupes, c'est des groupes qui travaillent en sourdine, hein, en dessous de la table comme on dit, et euh, on pense qu'ils ils font leurs activités comme ça indépendamment, mais non ils sont tous reliés ensemble, puis ils travaillent ensemble dans une, seule, dans une seule et même direction. Mais c'est pas fait euh, indépendamment de tout, c'est fait en suivant des directives d'un chef auquel ils ont donné une, une allégeance en secret. Et euh, même si des fois le chef, le, le, leur chef leur demande de faire des choses contraires au Coran et à la Sunna, ils les suivent quand même, c'est-à-dire ils ne vont pas les désobéir dans rien. Et ça c'est bien entendu, c'est très dangereux, c'est très grave, et c'est une grave déd'a de suivre cette voie-là. Et même, je, je, je, je me souviens dans certains sites euh, des soufis, euh, des, par exemple des Mourides au Sénégal, la tariqa des Mourides, euh, qui suivent Ahmad Bamba, ils appellent le, le chef de, de, de la tariqa, qui est par exemple un des descendants d'Ahmad Bamba, de ses petits-petits-fils, des choses comme ça, ils l'appellent le khalifa de la tariqa, Il, comme si c'est lui qui est le successeur du sheikh. Hein, donc, il lui donne même le, non seulement il lui donne l'allégeance, il leur donne l'allégeance à ces, ces euh, gens-là, mais il leur donne même un titre, comme s'ils avaient une certaine autorité, comme s'ils étaient un khalifa ou quelque chose de ce genre. Et ça, bien entendu, ça, ça c'est contraire à, à l'islam, parce que dans l'islam c'est le dirigeant qui a la baira et non pas un cheikh ou quelqu'un de ce genre. Et, et c'est grave, parce qu'on voit même, Dans certains pays, par exemple, sans, sans mentionner de nom, et sans donner de, de, de, de, de, de, de, de. sans désigner les choses, mais il y en a qui, bien entendu, peut-être qu'ils le savent, mais dans, dans certains pays, il y a, le, le, je dire, le. les gens sont soumis aux soufis, et c'est eux qui dirigent tout. Même les, même les, les élections, c'est eux qui décident pour les, les, les mourir, qui va voter pour qui et qui va être au pouvoir. Et c'est pour ça même que dans ces pays-là, euh, les, les dirigeants sont obligés de se rabaisser, d'obéir au, au, au chef de la tariqa, pour pouvoir avoir les votes de ses fidèles. Hein et même au Soudan, même il y, a, il y a un parti qui a été fondé, on avait expliqué ça dans la réalité du soufisme, il y avait un parti qui avait été fondé où le chef de la tariqa disait à ses, à ses mourides que s'ils ne votaient pas pour le chef, de, le, le chef de la tariqa, ils ils allaient être expulsés de la tariqa, puis qu'ils allaient avoir des menaces et des châtiments à cause de ça, et ainsi de suite, et que le chef soi disant il sait qu est ce qu'il y a dans leur cœur, donc s'ils ne votent pas pour le chef le chef va le savoir, même s'ils ne le montrent pas ou ne le disent pas, donc ils font peur aux mourides comme ça et il contrôle les gens de cette façon-là. Donc tout ça, c'est bien entendu des choses contraires à, à l'islam. Donc comme on disait, pour revenir à, à la Shubha, c'est qu'il il compare, il compare la, les élections à la Beira. Il dit c'est la même chose que la, le serment d'allégeance pour le dirigeant, de faire un vote. Et bien entendu, il n'y a aucune comparaison. Hein. Le Cheikh il dit, «Wa hounak al-jawab al-hadihi al-shubha » Nu voordat ik de reactie laat zien, al ik de reactie van de mensen die hier hebben gezegd dat ik het la heb gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb a niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet de Ik heb het niet gezegd. Il donne une beya'a à l'amir ou au chef du groupe, et il compare ça à, à, à, au fait qu'on doit prendre un amir quand on voyage. Hein on dit que Quand tu pars en voyage, vous devez choisir un d'entre vous qui va être votre amir durant le voyage. Et donc, eux, ils prennent ça comme une comparaison pour dire que euh, les groupes islamiques sont un petit peu comme des, euh, comme des amirs dans le voyage et en réalité, c'est une, une, une comparaison qui est complètement fausse. Les ulama ont réfuté cette, cette shubha. Ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que ces gens-là sont même pas dans le voyage premièrement. Et puis l'ami dans le voyage, il n'a pas une autorité qui reste qui dure ou qui est absolue ou qui est, euh, disons, qu'il doit être obéi comme le, le dirigeant. C'est juste pour euh, la durée du voyage. Puis c'est juste pour euh, prendre des décisions et aller dans le voyage pour éviter. Euh, les problèmes et la fitness ou des choses comme ça. Donc, ça, ça, on ne peut pas comparer les deux. Et il euh, y a des choses qui ont écrit à ce sujet-là, qui ont dit des choses à ce sujet-là. Bon, probablement que même c'est mentionné aussi dans, dans, à la fin ou plus loin dans le livre. Mais je le mentionne juste comme ça, à titre d'exemple en passant. Le chef nous dit. Euh, الجواب ان هناك فرقا بين البيعه الشرعيه والانتخابات الدنيويه من وجهين الوجه الاول ان البيعه الشرعيه او مشروعه قد جاءت النصوص بذلك أما الانتخابات اما الانتخابات فمحرمه ومحدثه في الدين أوكي. والوجه الثاني أن الحاكم في البيعة, في البيعة المشروعة يتصرف فيها كما يريد كأن يطلب الحاكم المسلم من المجتمع أن يبايعه على عدم الاشراك بالله والسرقة أو على السمع والطاعة وما شابه ذلك أما الانتخابات فالمنتخبون هم الذين يتصرفون في الحاكم كما يريدون ويتبين من ذلك أن الحاكم في البيعة يكون متبوعا بعكس الانتخابات فإنه, يكون فإنه حينئذ يكون تابعا والفرق كبير بين الحالتين بين أن يكون متبوعا وبين أن يكون تابعا Donc, le de vraag, de vraag is, wat is de reactie van de mensen? Wat is de de mensen? Wat is on reactie van les mensen? entre les de reactie van de mensen? la is de reactie van de mensen? Wat is de reactie de mensen? Wat de reactie van de de reactie van de mensen? is en ce qui concerne les élections, il n'y a aucune preuve dans la charia. Et non, non seulement ça, mais c'est interdit comme on l'a montré depuis le début. C'est quelque chose qui a été rajouté dans la religion, inventé dans la religion. Le point numéro 2, c'est que la baira, qui est légiférée dans l'islam, euh, et à lorsqu'on la donne aux dirigeants, il fait qu'est-ce qu'il veut avec. C'est-à-dire, il va comme, il va comme prendre cette allégeance, Euh, sur le fait qu'on doit pas faire de chef, qu'on doit pas voler, qu'on doit écouter et obéir dans le bien, ainsi de suite, puis euh, par la suite, il prend ses décisions, puis il gère la, la, la, la société et les musulmans. Tandis que dans, le, dans les élections, eh c'est les électeurs qui dirigent le, le, le, le président ou le chef, c'est eux qui lui qui, qui, qui euh, lui indique ou qui, qui lui demande de suivre la société. Donc c'est pas voilà. la société qui, qui suit le dirigeant, mais c'est le dirigeant qui suit la société, ce que la société lui demande. Et ça, bien entendu, c'est le contraire de la BA de, de la, de la, et bien entendu, c'est le contraire de l'islam. Et c'est contradictoire. Donc ça montre. Ça montre qu'en réalité, il n'y a pas de ressemblance entre la BA dans la Sharia puis la, la, la démocratie. Ça, c'est ce que le chef a mentionné. Puis, euh, j'avais entendu une fois, j'ai entendu un Cheikh Rabi, euh, y a qui disait que la Beira est également, elle est, faite sur, elle, elle est basée sur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Elle est basée sur le témoignage de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tandis que, si on regarde dans les élections, ben, bien entendu, ce n'est pas basé sur... Donc, ça montre que il n'y a pas de comparaison entre les deux, puisque la, les, les élections et la démocratie, à la base, ça ne vient pas de l'islam. Euh, le chef, il dit ensuite euh, Ça, c'est un autre point, et c'est le point dont je vous disais au début que c'était un point très important. Euh, à ce point-là, le, le chef, il a il, il s'est un petit peu attardé plus longtemps à cette question-là, pourquoi Parce qu'il clarifie d'autres points avant de répondre à la question euh, de l'Ijtihad elle-même, euh, pourquoi Parce qu'il parle des questions d'Ijtihad puis quand, que dans, dans certaines questions parfois il y a des savants qui peuvent se tromper, hein. et donc avant d'expliquer de, de, de, de, le fait que qu'il Avant de répondre à cette question-là, il donne des exemples des positions extrêmes de certaines personnes. Donc il donne des positions extrêmes par rapport à certaines personnes vis-à-vis des erreurs de certains savants. D'accord il, il y a deux extrêmes parmi les, les, les, les des groupes musulmans dans la l'attitude à prendre face aux erreurs des savants de l'islam et aux erreurs des individus. Il y a un extrême. C'est les haddadiyahs, hein. En les haddadiyahs, c'est qui? C'est des gens qui passent leur temps à attaquer les savants d'Al-Sunat al-Jamma'ah, à leur, à leur trouver des fonds et à les rabaisser et à les insulter. Haddadiyahs. Ouais. Ceux, c'est des extrémistes. Et à l'autre extrême, c'est ceux qui, au contraire, eux, ils, ils, ils, ils prennent les gens de Béd'ah et les égarer, et puis ils les élèvent au niveau de d'imams et de grands savants de l'islam, et il les honore, et il les respecte, et il les glorifie. Hein? Donc vous avez les deux extrêmes, les Haddadiyah qui essaient de rabaisser les savants, et les Sourouriyah et les Khutbiyah qui essaient d'élever les gens de Bid'a et de les euh, glorifier, puis en même temps ils l'esprit les vrais savants d'Ahlul Sunnah et Hein? Et donc eux qu'est-ce qu'ils font les Sourouriyah les, les Ils, ils cherchent toutes les excuses possibles pour les gens de Péter, puis ils rabaisent les grands savants de l'islam. Ils n'ont pas de pitié envers, envers eux. Et tandis que les Haddadiyah ils, ils rabaisent tout le monde. Ils ont de pitié pour personne. Que ce soit des savants ou des innovateurs ou quoi que ce soit, des gens qui sont bien guidés, et ainsi de suite. Ils ont de pitié pour personne, ils rabaisent tout le monde. Donc, euh, le Cheikh il explique la position de, de Al-Sunazir Ouadjamar, la position de la justice. Par rapport à ces deux extrêmes, d'accord. Euh, donc, c'est pour ça que le, le chapitre, le point en question, il est, il est plus long. Euh, juste pour vous donner un exemple, il commence à en parler à, à, à partir de la page 153 et il en parle jusqu'à la page 172 ou 171. Donc, ça veut dire que Annie, il en parle pendant un, un, un, bon, bout, un, bon, un bon nombre de pages. Et la raison de ça c'est parce qu'il va mentionner plein d'exemples, de citations, des paroles des savants, d'exemples ex, de chacun des deux extrêmes, et puis à la fin il va clarifier la, la, la question. <coughs> Donc le Sheikh il dit premièrement au, au point lorsqu'il mentionne, quand il dit que euh, les, les gens de, de, qui essaient de défendre la démocratie, ils disent quoi? Ils disent que les élections ça fait partie des questions des Tchikihad. Hein ils disent que ça fait partie des questions d'ijtihad dans le sens que dit ça c'est une ijtihad c'est l'effort d'un savant ou de certaines personnes pour essayer de rendre quelque chose, euh, yani, euh pas rendre quelque chose halal mais pour essayer de voir est-ce que c'est euh, correct ou permis dans certaines situations ou dans certains cas. Puis ils disent que ça rentre dans les questions d'ijtihad. Ok? Puis va enfin, je vais donner des clarifications. Des mais juste avant de, de rentrer dans le, le texte Il y a une note de bas de page, parce que comme je vous avais dit au premier cours, ce livre-là, lorsqu'il a été euh, terminé, le Cher qui l'a écrit, est allé s'asseoir avec le cher Moukbil, au Yémen, et, et d'autres choses aussi, et il a, il a lu le livre au Cher. puis le Cher il l'a écouté, puis il a fait quelques commentaires parfois. Parmi les commentaires qu'il a fait, justement le commentaire suivant, Oh, uh, الذي قال الشيخ مقبل الوادي أي رحمه الله والذي يظهر لي انه ليس كل اجتهاد يؤجر صاحبه ومن الاجتهاد وعليكم سلام الله ومن الاجتهاد الذي لا يؤجر عليه صاحبه هو الاجتهاد لتجويز المشاركه في, في الديمقراطيه التي معناها الكفر en dat er een adres voor zorgvuldig is, en dat er en dat is, en dat en dat er Les gens qui font une ijtihad, ce n'est pas chacun d'entre eux qui sont récompensés pour leur ijtihad. Parce qu'il dit qu'il y a certaines formes d'ijtihad, celui qui le fait n'est pas récompensé, et c'est l'ijtihad euh, pour faire. Euh, rendre, pour rendre euh, licite, ou pour permettre de participer à la démocratie, aux élections. Parce que la démocratie, ça veut dire le kof. Ça veut dire le kof. Et les preuves à ce sujet-là sont apparentes et très claires. Et elles sont très, très, très nombreuses. Et elles sont tellement nombreuses qu'il ne peut pas y rester de place pour une hdjihad quelconque. Donc lui, euh, il dit à la fin, a'lam, Allah il sait mieux. Et c'est pour dire que le cher lui il considère que la question de euh pour les élections, ça ne rentre pas en jeu, il n'y a pas de place pour l'ishtihad dans ce sujet-là parce que la question est trop claire selon lui. Donc ça c'est l'exemple de la parole de Cher Mokbel. Il dit que celui qui fait un istihad à ce sujet-là, il n'est pas, pas récompensé pour son, pour son ishtihad, Même si il, il est, même si en général quelqu'un qui fait un istihad, il est récompensé même s'il se trompe hein, parmi les savants donc c'est ça c'est un commentaire du cheikh ensuite il dit le cheikh حسن القاسم الرايي يقول السلام ان هذا القول قد يكون مبنيا على أن بعض أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة السلفيين أفتى بجواز المشاركة في الانتخابات من باب al maslaha aw min bab daf' al dir'a akbar biddafa lil ashar donc le cheikh dit certaines personnes ont dit que la démocratie ou les élections fait partie de, de, des questions de de d'ijtihad et ceux qui disent ça souvent ils le disent pourquoi parce que euh, c'est le fait que euh, certains savants de ahle sunnah wal jamaa On aurait fait une, une fatwa parmi les savants salafis, certains d'entre eux auraient fait une fatwa pour dire qu'il est permis de participer à la, aux élections, dans le sens qu'il y a un bienfait là-dedans, ou dans le sens qu'on veut repousser un mâle qui est plus grand par un mâle plus petit. Hein il y a un mâle qui est plus grand, puis il y a un mâle qui est plus petit, donc on veut prendre celui qui est plus plus petit pour enlever celui qui est plus grand. Et donc euh, leur argument à ces gens-là c'est que euh, si on vote pas, c'est si on vote pas pour les bons candidats, les candidats soit qui sont soit disant musulmans, ou qui sont plus proches de qu ce qui est bon pour nous, et ben dans ce cas-là les gens vont voter pour ceux qui sont mauvais, et ça, ça va ramener plus de mal. Donc leur argument c'est de dire, étant donné que On veut éviter ça, on veut éviter que cette personne-là qui est très très, qui est plus mauvaise prenne le pouvoir. On vote pour faire en sorte que c'est la personne qui va être meilleure ou moins mauvaise qui va être au pouvoir. Donc, ça, c'est leur argument dans ce sujet-là. Et certains savants de al Wal demar des Salafis, auraient fait des fatwas pour permettre ça. D'accord? Ça, c'est certains savants, c'est pas tous les savants, puis on va voir lesquels, puis on va expliquer notre position par rapport à ça. Qu'est-ce qui arrive dans des cas comme ça? Oui ouais, mais ils parlent comme s'il y en aurait une autre dans l'avenir. Est-ce que, est-ce que, comment, comment devraient agir les musulmans dans des cas comme ça? Comme moi, Wallahu Alain, comme Cheikh Fawzan, il l'a dit dans la fatwa qu'il a fait à ce sujet-là, Les musulmans qui viennent, premièrement, ils ont pas, on n'a pas, ils disent premièrement, on n'a pas le droit de rester ici. Deuxièmement, si on est ici, on doit pas se mêler de ces affaires-là. On fait notre travail, on fait nos, nos études, on fait qu'est-ce qu'on a à faire si c'est une nécessité. Puis après, on cherche le moyen de retourner, de s'en aller. C'est ça, c'est la position du chef. Et euh, de se mêler, de commencer de se mêler des élections et tout, déjà, ça prouve qu'il y a un problème, parce que Les gens qui rentrent dans ça et qui ont ces idées-là, c'est avec l'idée que, soit disant, on est des citoyens, à temps, à, on est des citoyens à part entière, on est des Canadiens. Il faut s'impliquer, il faut s'intégrer, etc. Et non, nous, on veut, on veut ceux qui sont venus ici. Nous, on est bon. Moi, je suis né ici. Mais ceux qui sont venus ici de, de leur plein gré, qui, qui sont venus des pays musulmans, qui sont venus vivre ici, si c'est pas pour une nécessité, ils devraient retourner dans leur pays tout de suite s'ils si sont capables s'ils si, si ne sont pas capables, lorsqu'ils sont capables de le faire, de le faire le plus, le plus, le plus tôt possible, mais s'ils sont venus pour une nécessité, qu'ils sont venus ici soit pour étudier ou pour travailler pour euh, travailler certains temps pour ramasser de l'argent, retourner dans leur pays ou des trucs comme ça, ou apprendre quelque chose qui est nécessaire pour eux, ou bien faire un traitement médical ou des choses comme ça, et puis ils retournent dans leur pays par la suite, mais ils ne vont pas commencer à se mêler des choses qui ont rapport avec le pouvoir, puis le gouvernement, puis les choses de ce genre. Ça c'est la position, mais sinon les gens, ils, les Ikhwan eux, leur manhaj, c'est de rentrer dans les élections puis de participer à la société des, des, des Kouffars pour essayer de contrôler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en utilisant cette méthode-là, et euh, bien entendu c'est pas une méthode qui euh, est allée en accord avec le Coran et la Sunna, mais ces gens-là, ils ont aucun euh, intérêt à ce sujet-là. En tout ce qui concerne la question de l'indépendance ou des trucs comme ça, ça, ça ne regarde pas. Ça, c'est eux qui font qu'est-ce qu'ils veulent. S'ils veulent se séparer, qu'ils ne se séparent, s'ils veulent rester ensemble, qu'ils restent ensemble, ça, c'est leur problème entre eux. De toute façon, Allah SWT il dit dans le Coran à leur sujet, Taxa Burum Diamir, Anmu tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés, ça c'est la réalité à propos des des juifs et des, des chrétiens et des autres, ils sont tous unis, hein, ils sont tous assis ensemble là dans leur parlement et tout, tu les croirais unis alors qu'ils sont tous divisés entre eux, hein. les Canadiens détestent les Québécois, les Québécois détestent les Canadiens, puis euh, ils veulent tous se séparer, les Anglais contre les Français, les Français contre les Anglais, même s'ils ont presque la même religion, la même langue, Hein, entre l'anglais et le français, il n'y a presque pas de différence. Hein. Il, y a, il y a des différences, mais il y a plein de mots pareils. C'est des cousins là. Hein. Entre l'Angleterre et la France, il y a toujours eu des liens. Depuis, depuis bien longtemps. <rire> ouais, non, mais à un moment donné, même dans le Parlement de, de, de l'Angleterre, ils parlaient français. Là. Au Parlement de, en France, là, dans les années 1600, parlait français, la cour parlait français, c'était la langue de… en plus ils se mariaient tous entre cousins les, les, les, les rois les l'époque, toutes les familles royales, ils se mariaient tous entre, entre elles, donc il y avait des liens de parenté entre tous ces royautés européennes-là, ils étaient tous reliés. Bon, de toute façon, ce n'est pas ça notre sujet. Nous, notre sujet c'est quoi C'est qu'on veut savoir qu'est-ce que c'est la position par rapport à ça, lorsqu'on voit des fatwas de certains ulama qui disent que dans certaines situations ou dans certains cas, ça peut être permis par rapport à un bienfait ou par rapport au du fait qu'on veut éloigner un mal plus grand qui par un mal qui est moins grand. Qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là Et le chef il répond à, en disant premièrement que ونضو أظرب حمماً إكراماً للفقهاء. الشيخ زيد فأقول اولا إن الذي ندين الله تعالى فيه لعلمائنا الأفاضل كل حب وتقدير واحترام. ونعتقد ان أن الطعن فيهم طعن لما يحملونه من منهج وأن ذلك من علامات أهل الزيغ والبدع. إذا قم الله Notre attitude par rapport à Allah subhanahu ta'ala dans notre religion, au sujet des grands savants de l'islam, c'est qu'on a dans nos cœurs plein d'amour pour eux, de respect hein, et d'estime, de, d'accord, pour les savants de l'Islam. Et on considère et on croit que le fait de les attaquer hein, ou de, de, de, de, de, de les critiquer, de parler contre eux, c'est comme si on est en train de critiquer le manhaj qu'ils portent. Et ça, ça fait partie des signes des gens qui sont sur la déviation et l'innovation, d'attaquer les savants de al-Sunnati wa al-Jama'ah. Et il mentionne des paroles à ce sujet-là. <inaudible> « Qala Abu Hatim al-Razi » un des grands imams des salafes, « Alamatu ahl al-Beda' fi Une des paroles des salaf à ce sujet-là, ça dit, les paroles d'Abu Hatim al-Razi, Il dit, un des signes, parmi les signes des gens de l'innovation, c'est qu'ils attaquent les savants qui sont sur la Sunnah et qui suivent al l'Afar, qui suivent les traces et les, euh, les, la révélation et les narrations qui sont rapportées des Sahaba, ainsi de suite. Donc, ça c'est un de leurs signes, c'est ça. Depuis que tu vois quelqu'un qui critique les imams et les ulama d'Ahl sunnah al tout de suite On peut savoir que c'est des gens qui sont sur la Bid'ah, qui ont une, un problème dans leur manhaj et dans leur compréhension de l'islam et dans leur attitude et dans leur position. Parce que c'est pas possible qu'ils qu soient sur le droit chemin et qu'ils critiquent et traitent d'écarrer les gens qui sont sur le droit chemin. C'est pas, pas euh, concevable, quelque chose comme ça. شيخ ذي مع ذلك ومع ذلك فإننا لا نعتقد في, في أفرادهم العثمة بل نقول قد يقع الخطى من آحابهم وهو في ذلك مأجور بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطى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 infaillible. C'est-à-dire nous ne croyons pas qu'un d'entre eux est infaillible parmi les imams et les savants de l'islam. On croit que l'erreur est possible d'arriver, il peut y arriver des erreurs de la part de certains d'entre eux. hein, Et que lorsqu'il fait une erreur dans une istihad, il est récompensé, comme le prophète Fadan Salaam a dit, lorsque le juge fait une erreur. Euh, ah non, Quand, lorsque le juge, le dirigeant juge, Et qu'il, parce que à l'époque du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, après l'époque du Prophète Sallallahu euh, les dirigeants, c'était eux qui étaient les juges. Le, le dirigeant, il était un juge aussi, hein? Et encore aujourd'hui, les dirigeants dans les pays musulmans, c'est eux qui tranchent quand il y a des conflits entre les juges, ils peuvent trancher. Donc c'est pour dire que, euh, le, le, donc on appelle les juges, des, les dirigeants les appellent des juges, en arabe. Donc il dit, lorsque le juge fait un, erreur, donc, lorsque le juge fait un, un jugement, il a un il hakim, s'il fait un ijtihad, puis il a une bonne réponse, ou il arrive à la vérité, dans ce cas-là il a deux récompenses. Mais s'il fait un ijtihad et il juge et qu'il se trompe dans son jugement, dans ce cas-là il n'a qu'une seule récompense au lieu de deux. Donc il est récompensé dans les deux cas sauf que s'il a atteint la vérité, il a deux récompenses au lieu d'une. D'accord Mais s'il se trompe, il a juste une et non pas deux. Ça, c'est rapporté selon Amr ibn As, c'est authentique, c'est rapporté par al-Bukhari et muslim selon Amr ibn As. Ensuite, il dit, «Quala al-Hafiz ibn Hajar, al-hadith, اذا اجتهد فاخطا ان ياثم بذلك بل اذا بذل وسعه اجر فان اصاب ضعف اجره ولكن لو اقدم فحكم او افتى بغير عين لحقه الاثم يعني يشير الى انه لا يلزم من رد حكمه او فتواه Donc, l'imam ibn Hajar al-Asqalani, lorsqu'il a parlé du fait que l'imam al-Bukhari a mis ce hadith-là dans ce chapitre, dans, dans, dans son livre, euh, il dit, l'imam ibn Hajar al-Asqalani, c'est qui a expliqué Sahih al-Bukhari, un, un des commentateurs de al-Bukhari, il dit que le fait qu'on re, on rejette le jugement qu'il a fait ou la fatwa qu'il a fait, en faisant une Ijtihad, et que le fait qu'il a fait une erreur dans cette Ijtihad-là, on ne dit pas à cause de ça qu'il a fait un péché, pas à cause qu'il a fait une erreur, non. Euh, il a fait son effort, il a fait son possible, et donc il est récompensé. Mais s'il a la bonne réponse et qu'il atteint la vérité, dans ce cas-là, sa récompense sera multipliée. Hein? Mais, il euh, y il dit, celui qui fait une ou qui juge sans connaissance et qui, qui s'avance qui à parler de ces choses d'Ijtihad sans connaissance, dans ce cas-là, lui, il aura un péché parce qu'il a essayé de faire une Ijtihad sans connaissance. L'excuse ou le pardon dans l'erreur, dans l'Ijtihad, c'est uniquement lorsque quelqu'un est un savant et qu'il a les outils et les connaissances nécessaires pour faire l'Ijtihad. Cette fois-ci, quelqu'un n'a pas, pas les connaissances nécessaires pour faire les jdihad s'avance dans ces questions-là, et qu'il se trompe, bien entendu, il sera pécheur, il n'aura pas d'excuse. il ne sera pas excusé. Ensuite, le Sheikh dit, « Et le chaykh dit, « Et ce sont les mots des moules de l'amour de les sohabs et de leurs amis, et de leurs dînes, et de leurs dînes, et de leurs dînes, et de leurs ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا لا في مسألة عملية ولا علمية. للشيخ الزان. In situations où l'imam, chef de l'islam, est muténi à ce sujet-là, il dit lorsque ils disent, c'est-à-dire les savants, ils disent, et ça c'est la parole qui est bien connu de la part des Sahaba et des Tabi'im qui les ont suivis dans le bien et des imams de la religion. Ils disent qu'on ne va pas dire de quelqu'un qu'il est kafir ou qu'il est fasiq ou qu'il est asim ou qu'il est pécheur, euh, euh, on ne va pas dire au sujet d'aucun parmi les Mujtahidi qui ont fait une erreur qu'il est kafir ou qu'il est fasiq, pécheur Ou qu'il est un athim. ça c'est un terme que le chef explique dit, aucun d'entre les imams d'Al-Sunnah parmi les Sahaba et les Tabi'in ne considère celui qui fait l'Ijtihad et qui se trompe comme étant un kafir, ou un fasiq, ou un, un pécheur ou un atin, dans une question qui a rapport avec la science, ou la connaissance, ou qui a rapport avec les pratiques et les actions. Vous comprenez Donc ça veut dire que. Les imams de l'islam et les Sahaba et les imams de l'islam et les tabi'is, ils n'ont jamais déclaré quelqu'un kafir ou fasik ou asim à cause d'une erreur qui est arrivée de la part d'un savant dans une question de dans laquelle il s'est trompé. Ça c'est la position de lahl sunna ou Al-Jama'at à ce sujet-là. Il dit aussi, « Ama, mag stehedu feehi tarta, yucibon, watarta, yuxteol. Faezah stehedu waacar, falahm ajran. Waazezah stehedu waacta, falahm ajr. Alastehadim, waactaohum magfouur lahum. De sheikh is hiernaast de woord parole de l'imam Ibn Taymiyyah. Aan dit sujet la. Hij ziet, concern, as diqun, de mensen die zijn, die werden door de mensen, de en de grote ou bien les shuhada, les gens qui sont des martyrs, ou les hommes pieux, qui sont vertueux, euh, aucun d'entre eux n'est infaillible de faire des péchés. Vous savez, ils peuvent tous se tromper, faire des erreurs et faire des péchés. Mais lorsqu'ils font une ishtihad, alors parfois ils ont raison et parfois ils se trompent. Hein? Et si ils ont fait une ichtihad et qu'ils ont eu la vérité, ils ont atteint la vérité dans cette ihad là, ils auront deux récompenses, toutefois s'ils ont fait une ijtihad et qu'ils se sont trompés, alors ils auront une seule récompense pour l'Ishtihad qu'ils ont fait, et euh, leur erreur sera pardonnée pour eux. Ensuite, le de sjaak, hij zei, hij zei ook, hij zei ook, hij zei ook, hij zei ook, hij zei, hij zei, hij zei, hij condition de zei, hij zei, hij is hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, hij hij qu'il a fait l'insistance. Et là on parle bien entendu des savants. On parle pas de n'importe qui qui n'est pas un savant qui fait des erreurs dans la religion, qui parle sans connaissance. Parce que le cheikh d'Al-Nourt exemple dit: "Wa qala aydan inna ar-rajula al-jalila alladhi lahu fi fi lahu fi al-islami qad qadam salih wa atharun hasana wa huwa min al-islam wa ahlihi bi makanatin 'aliyah bi makanatin 'ulya qad takunu minhu al-hafwa wa az-zalla" وهو فيها معذور بل مأجور لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين لشيث الذي قال ما ابن كيبية رحمه الله ده لي بيان الدليل على بطلان التحليل ابن القيمي الذي قال ما صدى إعلام الموقعين Donc, il, la parole de Ibn Sayyya, ça dit qu'un euh, homme qui est, qui est respecté, qui a, qui a une place importante dans le cœur des gens par rapport à l'islam, qu'il a fait du, des, du bien pour l'islam, et euh, qui a eu un bon effet sur les gens hein, par rapport à l'islam et par rapport aux musulmans, et que les gens le considèrent avec beaucoup de respect et qui lui donnent une position et un statut important peut-être que de, il peut y arriver de lui quelques erreurs parfois, ou quelques fautes, hein, quelques chutes dans certains sujets, et il est excusé dans, dans ces choses-là, et même parfois récompensé même dans ces erreurs-là, parce qu'il les a fait par rapport à Ishtihad, euh, dans, il, a, il les a fait en faisant un effort pour atteindre la vérité, malheureusement, il a manqué son coup, il a fait une erreur. Donc le Cheikh dit, il n'est pas permis dans un cas pareil, de suivre euh, ce qu'il a fait comme erreur dans ce cas-là. Là, il y a duos na yutaba fi et ma'kanati. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de le suivre dans cette erreur qu'il a faite là, mais il reste avec son statut et on considère à le prendre avec considération dans le cœur des croyants. Hein, son statut et son degré, l'amour qu'on a pour lui dans notre cœur doit rester là, le même, sauf qu'on ne doit pas le suivre dans l'erreur qu'il a faite. D'accord? Dat is très important. Kultu ta'ammal, rahimakallah, ila al wa al Donc, le il donc, cette attitude, qui est une attitude du juste milieu, dans la position vis-à-vis -vis des, vis-à-vis euh, yani -vis des, euh, des erreurs des savants de l'Islam, et ça c'est une attitude qui est entre les extrêmes, c'est-à-dire c'est une attitude qui est en juste milieu par rapport aux extrêmes des Haddadiyah, et l'autre extrême, extrême qui est l'extrême des Sourouriyah al-Qutbiyah. Et au début je vous ai expliqué un petit peu c'était quoi ces, ces extrêmes-là, les Haddadiyah qui respectent personne, et les et les Qutbiyah qui euh, élèvent des gens de Bid'a et les mettent à, à des niveaux comme s'ils étaient des savants et des imams de l'Islam. Donc nous, on va s'arrêter ici aujourd'hui avec ce point-là, puis la semaine prochaine Inch'Allah, on va commencer à partir de ce point-là, et on va donner les exemples des deux extrêmes et des deux cas pour que ce soit vraiment plus facile à comprendre, comme ça on ne va pas commencer euh, l'explication d'un des, des deux extrêmes. Et puis laisser on veut expliquer les deux en même temps si c'est possible, Inch'Allah. N'haddadiya, oui. Non, Haddadiya. Ouais. C'est tiré du, du, du, du nom d'un homme qui est égyptien qui s'appelle Mahmoud al-Haddad. Ok Mahmoud al-Haddad, c'était un, un homme qui est apparu dernièrement, ça fait pas trop, trop longtemps qui commençaient à critiquer puis attaquer les savants de l'Islam qui ont fait des erreurs comme euh, Ibn Hajar al-Asqalani et l'imam al-Nawawi, et euh, même à un moment donné, ils voulaient même faire brûler euh, le livre de Fath al-Bari à cause de certaines erreurs qu'il y a Donc ça, c'est des gens qui sont arrivés à un extrême à ce sujet-là. Bien sûr, ils ont été réfutés par par exemple Sheikh Rabia qui l'a réfuté, et également Chef Mohamed Aman, Al-Jami, qui l'ont réfuté également, et euh, aujourd'hui il y a un autre qui a pris le flambeau de la Haddadia, c'est Falih euh, Al-Harbi, parmi les gens qui ont pris ce flambeau-là et qui suivent cette voie-là, malheureusement. Donc, euh, donc nous on va, on va s'arrêter ici à ce point-là, puis on va continuer la semaine prochaine inchallah. إذن، لقد من الدرس، نتمنى أن نلتقي في الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك شدوا لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلي.